Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Allez, Label Rock avec un petit peu de retard, et oui, une petite boulette technique. La première, dès la première minute, ça met toujours de, de bon entrain, voilà, ça arrive. C'est comme ça, au moins ça prouve que c'est en direct. Bienvenue sur le 894, décrochage local donc jusqu'à 20h, avec beaucoup, beaucoup de très bonnes choses ce soir dans l'émission, puisqu'on fera évidemment un retour sur la session d'ouverture des grands marais pour la dixième saison. On en retrouvera du live notamment avec un groupe de reines de soul jazz qui s'appelle Cat Jazz. Et puis on démarrera en fanfare aussi avec un retour sur le concert des Arcandiers. Beaucoup de nouveautés jusqu'à 20h sur le 894 avec évidemment beaucoup de nouveautés pop rock. Beaucoup de, de femmes aussi hein, ce soir, notamment dans la première heure. Et puis aussi dans la deuxième heure, puisqu'on aura une interview exclusive avec Mademoiselle Émilie Simon. Voilà le programme de la Belle Rock donc jusqu'à 20h. On va y aller tranquillement ce soir avec. Une nouveauté, un groupe américain qui s'appelle Anatello,、euh, composé de 7 musiciens basés à Chicago. Nouvel album, c'est leur deuxième album, un album qui s'appelle Canopy Glow, disponible depuis、euh, fin juin et qui nous vient d'un label qu'on aime bien dans la Belle Rock qui s'appelle Anticon. Jusqu'à 20h, donc, la b e l Rock, c'est parti. Un titre qui s'appelle Italo, le groupe s'appelle Anatello. Pick yourself up, oh When you get up When you wake up And you pull yourself up from beneath the t i r t With、oh, copy ink Play the sidewalks open And see my buckle d upward And the rain can't j u m p it through The crack we heard before She'd be low s i n e From a floaty fire w e r e l l you stone? d And turn a o n your e y e Stone, the cup and took a o n ride. s t o m e the c and took a o n ride. Stone, where is stone? You are s mystery, a、anyway. e crawled up from underneath the sidewalk, g o p h hangs, cement buckled upward, and the rain came tripping through the crack. We heard the boss of e a t l o sang. You was a mister m t i g me when you crawled up from underneath the sidewalk, g o p h hangs, cement buckled upward, and the rain came tripping through the crack. We heard the boss of e a t l o sang. Seconds o n another city, a baby born. In the nightclub mode, where goons die, heave the fat c of it glue. w h l a cross lipped, and bloody nose. Fire took the wolf off. Halloween, the cock is l i p p i n g back a bone. Swaying, moan. t o songs of some, it's a space, oh, oh, oh. On s'appelle Anna t a l o un titre extrait du deuxième album Canopy Glow. On a traîné un petit peu sur cet album, on l'a écouté le week-end dernier. Et franchement, ça vaut le coup. Disponible depuis la fin juin sur le label américain qui s'appelle Anticon. Je vous le disais, vous êtes à bord de label rock jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Session live de Kajaz ce soir, un petit peu plus tard dans l'émission, et puis en deuxième partie d'émission, encore du live avec les Arcandiers. On parlera des Martis du Grand Marais, et puis on beaucoup de nouveautés encore ce soir. Je vous ai dit beaucoup de femmes à l'honneur dans la b e l l Rock ce soir. On va commencer tout de suite avec une chanteuse suédoise de pop rock qui s'appelle Anna Ternheim. Je ne sais pas si on dit Ternheim ou Ternheim, on va dire Ternheim, voilà. Elle est toute jeune, puisqu'elle est née en 1978. Quelques infos sur elle. Élue r é v é l a t i o n 2005 dans son pays d'origine. Donc, la Suède.、Euh, Living on the Monday, nouvel album, c'est son quatrième album qui est sorti fin novembre 2008 en Suède et qui arrive en France. Quelques infos sur cet album enregistré à New York. On retrouve déjà dessus deux musiciens qu'on aime bien. Dans cette émission, Steve Shelley par exemple des Sonic y o u t h e t Matt Sweeney qui a bossé entre autres avec Johnny Cash et Cat Power. Bref, vous l'aurez compris, c'est un superbe quatrième album avec Anna Ternem qui est reçu depuis deux autres trophées l'an dernier dans son pays d'origine, celui de meilleur album de l'année et artiste féminin de l'année. Voilà un titre tout calme qui s'appelle My Heart Still Beats for You. Anna Ternem dans la Belle Rock, je vous ai dit qu'on y allait tranquillement. s t a r t e d インラジオ À l'antenne du 894, et oui, vous écoutez le son de la belle rock comme quoi des fois on peut être très calme et... et dansant comme ça tranquillement. Ambiance jazzy pour commencer avec Anna Ternheim, donc My Heart Still Beats for You. On vous rappelle hautement recommandé cet album, quatrième album qui s'appelle Living on a May Day, disponible depuis quelques mois maintenant et qui tourne toujours sur les platines du 894 qu'on adore. Et puis à l'instant, une nouveauté qui réunit plusieurs musiciens d'Europe centrale et de l'Est. Pour une fusion quasi parfaite de l'électro et des musiques z y g a n e s avec un remix signé Melinda Stoica, version plus jazz, plus soul, plus lounge tout simplement. Un collectif qui s'appelle De la Dap, ce qui signifie apparemment Bouge tes fesses. Voilà, bon, l'album est, est pas tout comme ça, il y a des morceaux qui bougent plus. En tout cas, c'est un troisième album qui sort la semaine prochaine et qui s'intitule Sarah la c a l i En hommage justement à la Madone Noire, autrement dit à la Reine des Gitans, Sarah, la Sainte Patronne des Roumains. Trois chanteuses, trois belles voix sur ce nouveau disque Melinda Stoica, Simona s a n c h i o v a et Cristina Gunarova. Pas terrible ça en radio pour dire, mais bon.、Euh, et puis, sur, comme, comme sur chaque album, évidemment, l'énergie musicale toujours présente, puisqu'on retrouve pas mal d'instruments dits traditionnels, tels que le violon, la guitare et l'accordéon. Mélangé à des rythmes électro-puissants. Le groupe s'appelle donc De la Dap. L'album s'appelle De la Dap aussi, hein, tout simplement.、Euh, Cage to Salas, voilà, avec pas mal de, de petits remixes plutôt sympathiques. Autre grosse nouveauté, le retour du groupe culte de Bristol qui s'appelle Massive Attack. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas de, de nouvelles. Nouvel album, leur sixième, prévu pour le début d'année prochaine, avec en amont justement un maxi qu'on a reçu la semaine dernière. Un maxi qui s'appelle Split t i n g the Atom. Ça va sortir le 5 octobre prochain. 1, 2, 3, 4, 4 titres dessus. Et puis la bonne nouvelle pour tous les fans de Massive Attack, c'est qu'ils seront en concert, en tournée en France.、Euh, quelques dates comme ça. Le 10 et 11 novembre, ils seront au Zénith à Paris. Le 13 novembre, au Zénith de Nantes. Le 14, au Zénith de Lille. Le 15 novembre, il faudra aller du côté de Metz si vous, allez,、euh, si vous voulez les, les applaudir, aux arènes de Metz. Le 16 novembre, Ils seront à la halle Tony Garnier à Lyon, le 18 au Dôme à Marseille et le 19 ils termineront cette tournée française en faisant une date au phare à Toulouse. Voilà, on s'est renseigné justement la semaine dernière, il y a toujours des places si vous voulez. Allez les applaudir, les Massive Attack, du côté de la halle Tony Garnet à Lyon. Je vous rappelle donc, nouvel album prévu pour le début d'année prochaine, sixième album. Il n'y a pas de titre pour l'instant. En tout cas, nous, un titre, c'est quasi une exclu. Ça s'appelle Bulletproof Love, un remix signé Christophe Berg, Massive Attack, tout de suite dans la Bell Rock. Bah, vous allez voir, c'est toujours aussi bon. Retour de Massive Attack avec un sixième album prévu début d'année prochaine. En attendant, il faudra se contenter donc de quatre titres, dont celui que je viens de vous diffuser. qui s'appelle Splitting the Atom. Maxi 4 titres dessus, dont Bulletproof Love, Christophe Berg, Romix. Je vous rappelle pour tous ceux qui ont raté les dates. Massive Attack en concert. Une, notamment, le 16 novembre prochain du côté de la halle Tony Garnet à Lyon. Ça serait une bonne idée de prendre vos places tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. On va rendre hommage à un grand artiste dont on a fêté l'anniversaire lundi dernier. Un artiste qui a 75 ans. Il s'agit du Canadien Leonard Cohen. Poète, romancier et auteur, compositeur, interprète. Avec、euh, toutes ses premières chansons ancrées dans la musique、euh, folk dans les années 70, il multiplie ses influences puisque l'on retrouve dans son répertoire、euh, de la musique pop, hein, de la musique de, de cabaret, de la musique du monde. Depuis les années 80, il privilégie et reprend souvent les mêmes thèmes, à savoir la religion, la solitude, la sexualité et la complexité des relations humaines. Léonard Cohen, donc、euh, artiste canadien complet. Qui avait décidé de quitter la scène au début des années 90 pour aller vivre dans un monastère bouddhiste en Californie. Il avait même carrément changé de nom, puisqu'il avait pris le nom de Jikan, qui signifie silence, et il était devenu carrément moine. Et puis le chanteur, qui avait été contraint de revenir sur scène en 2008, après avoir été escroqué par son ancien manager, Retour sur scène donc en 1998. Il a d'ailleurs sorti cette année un très bon DVD enregistré à Londres l'année dernière qui s'appelle Live in London. Et on a décidé dans cette émission de, de lui rendre hommage à Léonard Cohen avec、euh, un titre de février 1988 que j'aime tout particulièrement. Everybody knows tout de suite dans la Belle Rock avec、euh, une petite pensée particulière. Voilà, c'est parti. Cross. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's l o s t Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Leaking. Everybody knows the Captain l i g h Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in t h long stem robe. Léonard Cohen dans la Belle Rock avec Everybody Knows, un hommage à l'artiste canadien qui a eu 75 ans, je vous le rappelle, c'était lundi dernier.、Voilà. On va faire notre premier retour sur la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais avec le concert inaugural de ce d i i x è m e anniversaire. C'était mardi dernier, donc du côté de, de Riorge.、Et、on va commencer avec la première partie. C'était les r e n n a i s de k j a z qui venaient du côté de, de Riorge. On va retrouver trois. Bah, trois personnes très talentueuses, Zina au chant et au texte, Chris à la beatbox, et puis Alex qui s'occupait de la contrebasse, de la basse et de la guitare.、Le、jeune trio rené qui vient d'horizons assez divers tels que le rap, le reggae, la soul et le jazz, et qui s'est finalement retrouvé autour d'un amour commun, c'est-à-dire celle du mot et du rythme. Voilà, ça a bien plu du côté 400 personnes, il me semble, du côté de, de la salle des grands marais. Prochaine date que je vous confirmerai juste à la fin de cette session live. Voilà trois titres pour vous enregistrés mardi dernier. Kajaz, tout de suite dans la b e l Rock. Bonsoir Mais rapprochez-vous, messieurs, dames Nous allons chanter pour vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Nous ne mordons pas. On vous voit mieux d'ici. Vous êtes beau. Sankonechanoma p l a k a z e <rire> d When c o n o r a z z l e blow my bees away, San Ponysh and a l my p l a c a r d e s the day when c o n o r a z z l e blow my bees away, wish I was, wish I was, wish I was a c e a t fish swimming in the deep blue sea, oh. swimming in the deep blue sea, swimming in the deep blue sea. Like just a merry go round, was where they r e born, my dear. Like just a merry go round, was where they r e born, my dear. Take it on my pocket jacket,、like、my love, g o n n a r u n Take it on my pocket jacket,、like、my love, g o n n a r u n my love, g o n n a r u n w i s h I was, w i s h I was, w i s h I was, a c a t f i e l swimming in the deep blue sea. oh Swimming in the deep blue sea. The deep blue sea. Okay, swim and the deep a n swim and the deep boas, swim and the deep a n swim and the deep. Swim and the deep a n swim and the deep. Swim and the deep a n swim and the deep. カマンスケ o ィアフォー o ー。Voilà, <m uch> ライトもらってもらって La chaleur rassemble, met des bémols à ses gestes. Il rassemble ses forces et soudain se fait interprète. Les mots roulent sur sa langue, ricochet. En allumette, ses mots sont des notes qui restent en suspens sur nos têtes. Le ciel est bleu, les murs semblent, ses yeux semblent pans, ses v a s t t e s Faut Les motiver.、Oh, yeah、bon d'accord. Le ciel est bleu, les murs semblent, ses yeux semblent quand ses vassiètes. Comme il est beau, comme il est seul, comme il est triste, sous sa cassette. Le temps met du temps à venir, les minutes sont longues et il s'inquiète. Ses souvenirs trottent du robinet à la fenêtre. Son mémoire les chuchote, le col en peste, il regrette. Son repas refroidit dans l'assiette, le soleil se noie, c'est dans son verre qu'il se jette. Le ciel est bleu, les murs semblent, ses yeux semblent comme Sébastien. Comme il est beau, comme il est seul, comme il est triste, sous sa casquette. y a ドボ o t ン、パッドボイアン、ワジオガナドゥ、ワジオガナドゥ。 The ciel is bleu, the m i r s s e m b l a b e the ciel is e m b l a b l e the basket s bleu, e i l is bleu, the mirror s e m b l a b l e the ciel is t e m o r s s e a c i s bleu, t e l e u ciel s l e s bleu, the m i r r s e m bleu, the s b e u the m bleu, the m i r r o s bleu, e m i r o r is bleu, the m i r o r is bleu, t s e u the m i r i l e u the m i r o r is bleu, t bleu, the m i i l e u t h r is t e m o r is b l e s bleu, t e m o r is e u t h s b e the mirror is bleu, t e mir i bleu, the mir bleu, the mir u the mir is b l the mir is bleu, h e mir u the mir is b l e Le jeune trio René, Kajaz, Zina, Chris et Alex, on les remercie pour nous avoir donné l'autorisation de cette captation. On fait aussi un coucou à Baba aussi de, pour pas avoir oublié d'appuyer sur Rec. Comme ça lui est déjà arrivé hein, du côté des Grands Marais, voilà, on part sur un bon pied cette nouvelle saison et puis on fera évidemment un retour du côté des Arcandiers dans la deuxième heure de ce programme. Je vous promettais de vous donner la prochaine date, ça sera le mardi 13 octobre avec du cabaret rock en provenance de Paris. Une troupe qui s'appelle le Maxi Monster Music Show. Il faudra donc attendre le 13 octobre prochain pour aller s'éclater du côté de la salle des Grands Marais dans le cadre des mardis du Grand Marais. Voilà. La b e l Rock, l'heure de péter les plombs et de monter vos a m p l i s à fond, avec une nouveauté anglaise signée d'un groupe qu'on vous a fait découvrir dans cette émission il y a deux ans. Un groupe qui s'appelle les Fuck Buttons. C'est un duo anglais constitué d'Andrew et de Benjamin. Nouvel album qui sort en octobre chez ATP Recordings. L'album s'appelle Tarot Sports, précédé du single Surf Solar. On vous l'a joué il y a 15 jours et on l'aime tellement qu'on vous le rejoue tout simplement. Un album produit par lég... le légendaire Andrew Wedrall. Souvenez-vous, Celui s t qui avait relancé la carrière des Primal Scream. A noter aussi, si vous aimez le son de Fuck Buttons, que le groupe viendra en France donner quelques concerts, dont un à Lyon au Ground Zero, ça sera le 21 octobre prochain. En attendant, on y va, les Fuck Buttons, tout de suite dans la Battle Rock, ça s'appelle Surf Solar. Électriquement très satisfaisant. It's nineteen twenty one twenty two. It's nineteen twenty one twenty two. It's nineteen twenty twenty one twenty two. It's nineteen twenty twenty one twenty two. It's nineteen. 3 nouveautés rock dans la belle rock pour terminer cette première heure de façon assez bruitiste. Les Fuck Buttons, donc duo anglais, nouvel album qui s'appelle Tarot s p o r t qui va sortir début octobre. à noter, je vous le disais, que le, le groupe sera en concert, hein, dont une date à Lyon au Grand Zero. Si vous aimez le, ce genre de bruit, il faut absolument, absolument aller les voir. Ça sera le 21 octobre prochain. Le petit morceau bruitiste au milieu, c'est un groupe de Los Angeles qui s'appelle Elf, nouvel album qui s'appelle Get Color. Voilà une petite dédicace à la chef d'antenne qui a s t que ma chance. Aura écouté la belle rock juste pendant ces deux minutes de bruit et qui me dira demain T'es sûr que ça passe à la radio ça j e suis pas sûr,、hein. mais si, si, si, la, la preuve.、Hein. Voilà. Expérimental, bruitiste et d'une force indéniable. Nouvel album pour Elf qui est vraiment une véritable claque hein, et qui devrait ravir aussi bien les fans de Nine Inch Nails que ceux de My Bloody Valentine. Là aussi, il y a quelques dates, malheureusement, pas de date du côté de Lyon. Il faudra aller le 29 octobre au Seuil Festival à Nantes pour les applaudir. Le lendemain, ils seront du côté de Dijon au n o v o Sonic. Et pour terminer cette,、euh, cette mini tournée européenne, enfin ou française, même on va dire, le 31 octobre, ils seront du côté de Paris au nouveau casino. Et puis à l'instant, en provenance de Manchester, tout nouveau groupe d'Indie Pop qui s'appelle Beat the Radar. Voilà, justement,、euh, influencé par des groupes qui viennent de Manchester, mais aussi par des artistes américains tels que s e b a d o REM ou alors Sonic Youth. Les Beats the Radar, ce sont quatre jeunes gens qui débarquent avec un nouveau site. Qu'on vient de s'écouter, 18, 19, 20, 21, 22. Ça, c'est le titre du single. Single prévu le 26 octobre prochain. Et il y a un album aussi hein, qui va arriver avant la fin de l'année, un album qui s'appelle To the City. Tout ça disponible sur un label qu'on aime bien, qui s'appelle Acoustic Anarchy. Dans la deuxième heure de cette émission, on reviendra évidemment du côté des Mardis du Grand Marais avec une session live signée des Arcandiers. Et puis, on rendra hommage aussi à la belle é m i l i Simon. Pour la sortie de son nouvel album, troisième album qui s'appelle The Big Machine. Ça sera autour de 19h35 avec une interview et la diffusion d'extraits de ce magnifique album. En attendant, on va marquer une petite page de pub dans la Belle Rock. Bougez pas, on revient dans 5 minutes. La Belle Rock électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio à Rohan 89.4. Label -Rock, La Rock électriquement. Très satisfaisant. Électriquement très satisfaisant et ceci jusqu'à 20h55. m i n u t Encore s e de très bons sons assez d i v e r s puisqu'on retrouvera du live notamment avec les Arcandiers d'ici deux titres. Une interview avec Émilie Simon pour la sortie de son nouvel album, ça sera autour de 19h30. Et puis plein, plein, plein d'autres très bonnes choses comme cette nouveauté t i e n sur s le label parisien qui s'appelle Born Bad Records. Nouveau projet pour quelqu'un qu'on aime bien qui s'appelle Pierrot Iloff. Il s'est a c c o m pour l'occasion de six de ses potes. Pour créer un groupe qui s'appelle Jack of Heart. Ils ont récemment tourné avec les Black Lips aux États-Unis et ils sortent un album ces jours-ci. Le communiqué de presse, q u il est décrit comme un mélange de Sid Barrett à ses débuts, d'Elaz et d'une bonne dose de sensibilité punk. Punk, oui, et plutôt garage rock, notamment sur cet extrait qui s'appelle Pony Crap. Ça s'invente pas, Pony Crap, de la merde de poney, voilà, tout simplement. Jack of Heart, donc l'album s'appelle lui aussi. Jack of Heart, et je vous rappelle, c'est sur un label parisien qui s'appelle Born Bad Records. Excellent Jack of Art des Parisiens qui enregistrent sur le label Born Bad Records. Je vous rappelle que vous pouvez commander justement cet album, ça serait une très bonne idée. Et vous allez directement sur w w w m y s p a c e c o m s l a s h Born Bad Records. J'en profite aussi, puisqu'on parle d'internet, pour vous rappeler. L'adresse du blog de Virgin Radio One, c'est tout simple: www.virginradio One.fr. Vous allez retrouver chaque semaine la playlist de cette émission et puis plein d'autres choses, et vous pouvez réécouter les émissions. Tout ça, donc www.virginradio One.fr. Vous cliquez sur l'onglet Label Rock et bah vous, serez, vous serez tranquille hein, du côté de, de votre iPod pendant au moins une semaine. Vous pouvez aussi nous envoyer des emails, ça c'est aussi simple: virginradio One, tout attaché en petit, orange.fr. FR. On va retrouver... Bientôt, juste après un extrait du nouvel album du, de, de, des Londoniens The Heavy, on va retrouver un、euh, retour en fanfare du côté des Mardis du Grand Marais avec les Arcandiers. Juste le temps de s'écouter cette petite merveille signée The Heavy, tirée de leur deuxième album qui s'appelle The House That Dirt Built. Un album、euh, franchement énorme, hein, drôle, terrifiant et tout simplement excellent qui va sortir le 5 octobre prochain chez Counter Records. C'est une sous-division du label Ninja Tube. Et on retrouve pas mal d'invités sur cet album, dont la chanteuse des Noisettes sur trois morceaux. Je vous le disais il y a 15 jours, malheureusement deux seules dates en France. Il faudra aller du côté de Paris, encore une fois, le 28 septembre,、euh, les applaudir au point éphémère, c'est donc demain. Et le 8 octobre, il faudra aller du côté de Rouen au Club 106. J'ai envoyé d'ailleurs un. Un Petit mail aux tourneurs de, de ce groupe, il faut absolument les voir en live. Et j'espère bien qu'ils puissent caler prochainement une date du côté de Lyon ou alors Clermont ou alors carrément Saint-Etienne. Ça serait le top. Voilà, The Heavy tout de suite dans la Belle Rock. Ça s'appelle Sixteen. À vous de retrouver le sample de cette chanson, mais à mon avis, ça va être plutôt simple à trouver. Vous allez voir, Sixteen... Excellents londoniens de The Heavy tirés de leur album, nouvel album, deuxième album, The House That Dirt Built, un extrait qui s'appelle Sixteen, Voilà, on va bah, tranquillement retourner du côté de, de Riorge pour、euh, bah, une session live signée des Arcandiers. Juste le temps de vous parler de, de festivals. Le festival Poteau Carré à Saint-Etienne qui a ouvert ses festivités, c'était jeudi dernier, qui va durer jusqu'au 4 octobre prochain. On vous rappelle que c'est un festival qui est dédié, dédié au Hip-hop et qui se déroule du côté de Saint-Etienne, avec au menu pas mal de choses, du hip-hop évidemment, des concerts, de la danse, du graphe. Plus d'infos sur www.myspace.com/slash p o t o -s carré, P-O-T-O-S carré, comme l'opposé de rond, voilà. Et puis on reste dans les festivals avec évidemment la onzième édition du Ridim Collision organisée par le label Jaring Effect. Ça va se passer à Lyon, au marché Gare, à partir de demain et ceci jusqu'au 3 octobre. Prochain avec des concerts, des spectacles et des conférences, notamment au niveau de, des festivités musicales, pas mal de soirées à thème comme la Noise et l'expérimentale pour le premier soir,、euh, une soirée dub aussi, une soirée électro, une soirée hip hop. Enfin bref, il y a trop, trop, trop de très bonnes bonne choses et trop de n o m à vous balancer. Donc, encore une fois, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet du festival. Vous tapez http:///ridimcollision.org ou alors à partir de demain, vous allez sur le site Virgin Radio. .fr et vous cliquez sur la b e l Rock et vous retrouverez toutes les infos de cet excellent festival. Voilà les Arcandiers tout de suite, donc on retourne mardi dernier du côté de Riorge. On va retrouver、euh, Jim la Grignette, Malongo le c o s a q u Bibi la main lourde alias Raan, Michael, mon oncle le Sconce, Bobby Sneck pour une session live. Je vous rappelle que le slogan hein, du groupe c'est un corps souple dans un esprit simple et que Eduardo et Michel nous avaient fait、euh, la. L'honneur de venir dans la Belle Rock la semaine dernière. Et que, ben voilà, on sait qu'ils ont assuré hein, du côté de Riorge. On va retrouver tout ça en musique évidemment. Avec deux extraits live Zèbre Hôtel et Twist, tout de suite, donc enregistré s mardi dernier du côté de Riorge. Les Arcandiers dans la Belle Rock. 優勝 レジェンドラーズのラ n ズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラー e のラーズのラーズのラーズのラーズのラーズのラ m ズのラーズのラー t のラーズのラーズのラーズのラーズのラーズの My name is Boris Lake, I'm calling from United States of America. Yeah! Do you like some fucking rock and roll? Do you enjoy the motherfucking rock and roll? Yeah! If you enjoy the motherfucking rock and roll, say yeah! I don't fucking hear you! If you like rock and roll, say oh yeah! I don't fucking hear you! Yeah. Yeah. yeah. We're gonna play some motherfucking t w i s t You like the motherfucking t w i s t One, two, one, two, three, four! r You're unprooper. You're You're You're You're unprooper. unprooper. unprooper. e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 ジュノミヨジュノミジュノ マロン a どう Merci, bonsoir Riorge. A bientôt. La leçon de twist revue e t corrigée par les Arcandiers. On les remercie. On va leur faire encore un petit coucou. Allez, qui c'est qu'on avait? On avait donc Jim. On avait la grignette aussi. On avait Malongo, le Cossack, Bibi, la main lourde, alias Raan, Michael, mon oncle, le Scon. C'est pour terminer Bobby, motherfucking snake. Voilà. Un corps souple dans un esprit simple. Et bah, c'est ce qui s'est passé du côté des Grands Marais. Encore un grand merci. Et puis les Grands Marais, la prochaine date donc avec une autre troupe qui a l'air d'être plutôt sympathique du cabaret r o c En provenance de Paris avec le Maxi Monster Music Show. Ça sera le mardi 13 octobre prochain. Voilà. Ah, ça fait plaisir d'avoir du, du live à nouveau à l'antenne, notamment、euh, signé des mardis du Grand Marais. On va continuer cette émission avec、euh, un label qu'on adore qui s'appelle DC Recordings. Nouveauté électro cette semaine. Un extrait du troisième album de l'artiste anglais qui s'appelle Kelp. L'album s'appelle Cambio v é c h e l e Je me tape que des noms、euh, impronçables o n ce soir. Voilà. Euh, ça sort donc le 13 octobre chez DC Recordings avec des fans qui vont être quelque peu surpris puisqu'il y a pas mal de directions musicales qui ont changé du côté de l'artiste anglais, puisqu'on retrouve dessus du hip-hop, de l é l e c t r o n i c a et même du post-rock. Enfin, dernière info concernant Kelp, il sera en live au festival Sonorama à Besançon, ça sera le 10 octobre. Et avec peut-être, ça reste à être confirmé, une date possible du côté de Lyon, ça sera le 8 octobre prochain. En tout cas, il est bien. Dans la b e l Rock avec un extrait de cet album, ça s'appelle Microscope Contents. Premier extrait du nouvel album d'Emily Simon, un album que j'adore, Ballade of the Big Machine, ça c'est le titre qu'on vient de s'écouter. Et l'album lui s'appelle The Big Machine, il est sorti lundi dernier et quand l'occasion s'est présentée de pouvoir rencontrer et de faire une petite interview avec la, la jeune demoiselle de, de Montpellier qui est partie du côté de, de New York, vous allez écouter ça justement dans, dans l'interview. Qu'on vous propose tout de suite, Émilie Simon, en interview dans Label l e Rock. Elle nous parle de son nouvel album. La révélation é l e c t r o p o p de ses débuts des années 2000, Émilie Simon revient avec un nouvel album. Well, À 31 ans, elle en est déjà à son troisième, un nouveau disque intitulé The Big Machine. Auteur, compositeur et interprète, on rappellera q u e m i l e Simon a été récompensé en e 2004 par une victoire de la musique, celle du meilleur album électronique pour son premier album. Elle participa ensuite à la bande originale du film La Marche de l'Empereur, avant de confirmer tout le bien qu'on pensait d'elle sur l'album Végétal. Sorti lundi dernier, The Big Machine a été entièrement écrit, composé et arrangé par la chanteuse. Enregistré à New York par Marc Platy, producteur qui a entre autres bossé avec David Bowie et Alain Bachung, il contient aussi des featurings de prestige, dont certains membres du groupe Arcade Fire. Émilie Simon nous parle de cet album. J'ai l'impression d'avoir découvert un rapport beaucoup plus primal à la mélodie, à la, à la, même si c'est très écrit, quand même. Euh, C'est un, un rapport qui, qui vient de l'estomac, comme on peut dire, des tripes et pas de la tête.、Voilà. Et j'ai pas laissé l'occasion trop à ces morceaux、euh, d'être intellectualisée. Donc j'ai gardé cette énergie qui venait d'émotions très fortes et pures liées à ce que je vivais, vivais sortir comme ça, un petit peu brutalement, et j'ai essayé de garder ça sur l'album. Emily, e n r e g i s t r a i t un album avec Marc Platy à New York avec、euh, des mecs d'Arcade Fire, ça fait grosse machine quand même, non C'est pour ça que c'est resté le titre de l'album. Après, c'est sûr, tu vois, quand on retient、euh, Electric Lady, Marc Platy, ou tu vois,、euh, des grands noms de, de, de musiciens qui sont venus,、euh, on a l'impression que c'est déjà une machinerie. Alors qu'en fait, non.、Euh, je suis partie et je suis partie toute seule j'ai tout écrit. Non, il y a pas mal de gens de grandes qualités qui sont venus, mais si tu veux, ça s'est fait d'une manière hyper spontanée.、Voilà. Et les gens avec qui j'ai travaillé au niveau visuel ce sont des gens qui travaillent beaucoup、euh, d'une manière、euh, c organique. m m e n on t o p u r dire r a ça, i t o On ne cherche pas à faire quelque chose de parfait on cherche à faire quelque chose de beau et de cohérent avec ce qu'on a envie de dire. Quoi,、voilà. On notera que ce nouvel album de Big Machine est beaucoup moins électro que les précédents et que cet album est quasi entièrement en anglais. Pourquoi en anglais On ne dit pas les mêmes choses en anglais, peut-être culturellement aussi. le fait Il n'y a pas la même pudeur quand on s'exprime dans une autre langue. Et puis moi, j'étais immergée dans, le, dans mon quotidien、euh, new-yorkais. Donc c'est vrai que j'avais envie,、euh, j'étais influencée directement par ces mots-là, par ces sonorités-là. Mes mélodies、euh, prenaient naturellement ces mots-là. D'un autre côté.、Euh, Quand, quand j'avais des mots qui arrivaient en français, je les ai gardés. c'est des petits mots qui arrivent, des petites phrases en français quand même. Mais c'est pas.、Euh, c'est vrai que c'est mon album qui a été très, très, très、euh, New York, ça c'est sûr. <rires> Sur cet album, on notera aussi la grosse influence de Kate Bush. J'ai grandi en écoutant、euh, cet album The Sensual World, qui m'a, je pense, construite au même terme que les albums des Beatles, c'est au même terme peut-être que Johnny Mitchell ou même Peter Gabriel. Et c'est sorti,、euh, voilà, des choses très très bizarres qui sont sorties comme ça, mais que j'ai pas cherché à censurer parce que voilà, j'assume, pas de problème. Picture album! changer D'air et se forger une expérience, la chanteuse n'a pas hésité à déménager il y a un an et demi à New York où cet album a d'ailleurs été enregistré. Est-ce qu'on peut parler d'évasion, Émilie、euh, Oui, ça dépend ce qu'on entend par évasion. Si on entend fuite, non. Si on entend、euh, découverte d'autre s chose, s s'évader de son quotidien, oui. Je l'ai fait d'abord pour moi, pour、euh, faire des, des expériences, vivre autre chose, me sortir d'une.、Euh, De mon quotidien et、euh, découvrir quoi, découvrir et voir、euh, ce qui me constituait. Et pour ça,、euh, parfois il faut, faut s'éloigner de tout ce qui est、euh, acquis, voilà, pour、euh, se rendre compte de ce qui est important. Il faut se séparer de tout et voir ce qui reste. Ça m'a naturellement fait beaucoup de bien musicalement aussi. Je suis passée par des moments, que des moments intenses, dans tous les sens du terme, et c'est ça qui était bien, e、euh, u de pas avoir l'occasion de, d'être dans une imaginaire, mais d'être dans le réalité tout, à chaque minute, et de se re, redéfinir par rapport à, à, au monde qui nous, on, qui sont, qui nous entoure.、Yeah. Je, je veux vraiment dire, parce que j'ai lu des fois dans la presse, je ne compare pas Paris et New York et j'étais heureuse ici. Et quand je reviens ici, je suis très, très, tellement heureuse de revenir, que ce soit à Paris ou à Montpellier pour voir ma famille. J'adore、euh, mon pays et je, je, je, je me sens à la maison ici. Simplement, parfois, il faut, enfin, la vie, c'est aussi de faire des expériences et d'essayer d'autres choses et de, de découvrir des choses. Donc il fallait que je parte pour ça. Émilie Simon au micro de la Belle Rock. C'était cette semaine. On vous rappelle que l'album qui s'appelle The Big Machine est sorti lundi dernier. Et que vous l'aurez compris, hein, il faut l'acheter. Et puis achetez vos places pour aller l'applaudir aussi, puisqu'elle sera en tournée en France au mois de novembre et décembre. Quelques dates, il y a même pas mal de dates.、Hein. Le 24 novembre prochain, à l'autre canal, à Nancy. Le 27, à la laiterie de Strasbourg. Le 28, à la cartonnerie de Reims. Le 30 novembre, si vous nous écoutez en FM, c'est le plus proche, puisqu'elle sera à Clermont-Ferrand, à la coopérative de mai. Le 30 novembre, la m a i s e nouvelle, c'est que c'est un lundi, donc il faudra. Partir du côté de Clermont, mais bon, ça, ça vaut le coup d'Emily Simon.、Euh, le 2 décembre, elle sera à l'espace Julien à Marseille. Le 8 décembre, elle sera au 6-4 de Laval. Le 9 à l'Olympique de Nantes. Le 11 au Cargo de Caen. Et pour terminer cette tournée française, elle sera le 12 décembre 2009 à l'Aéronef de Lille. Voilà, l'album s'appelle The Big Machine. Un investissement hautement recommandé par la b e l Rock. La preuve tout de suite en musique avec un nouvel extrait de cet album complètement différent qui、euh, n'est pas justement électro-pop. Ça s'appelle Rocket to the Moon. Baby, baby, what you gonna do? Baby, baby, I'll leave it up to you. Baby, baby, it's your move. Are you gonna take this right? What you say? Hey, baby, baby, don't be late. I got no time, I'm in. I'm in a rush I'm in a rush Baby, you don't have to stay. Baby, baby, if you do, you know that what I say is true. Baby, baby, don't be late. I got no time, I'm in a rush. Dernier extrait de ce nouvel album pour Emily Simon, Rocket to the Moon, en concert donc le 30 novembre prochain du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. On va rester dans les voix féminines avec une autre très belle voix féminine. On laisse la France, on part du côté de l'Écosse. On va retrouver Dot Allison à Wanna Break Your Heart. Alison, pour commencer, et puis, à l'instant, c'était pas prévu, mais il est parti comme ça, voilà. I wanna be your dog. Dot Alison, je vous le disais, I wanna break your heart. La chanteuse écossaise, qui a commencé sa carrière dans les années 90, en fondant cet excellent groupe qui s'appelait One Dove. Nouvel album qui vient de sortir avec dessus, justement, ce duo qu'on a pu écouter avec un certain Mr. Pete Doherty, puisqu'on parle de diggy pop et de rock. On va retourner du côté de, de Clermont-Ferrand pour terminer cette émission.、Euh, et on va en profiter pour faire un clin d'œil, et un grand merci à la coopérative de mai d'avoir eu l'excellente idée de faire venir non seulement les Elderberries bah, qui viennent de Clermont, donc、euh, ils n'avaient pas loin à aller, mais surtout les Néo-Zélandais de Datsuns qu'on a vus en live vendredi soir. du côté de la coopérative de mai, la petite copée, c'était un grand merci, notamment à Julien pour les avoir programmés et nous faire rentrer comme ça. On a passé une excellente soirée. Voilà, il faut toujours faire un petit peu de relationnel. Et、euh, c'est ce qu'on a fait vendredi soir, voilà, en buvant quelques petites bières aussi.、Euh, on reste du côté de Clermont-Ferrand, je vous le disais. Beaucoup moins rock que les Datsun, mais beaucoup, beaucoup plus jeune. Notre découverte de la rentrée, le jeune artiste c l e r m o n t o i s Zach Laft, premier album qui vient de sortir. Il a seulement 15 ans. L'album s'appelle The Last Memories of My Whole House, disponible depuis fin août chez v a g r a m Et si vous ne connaissez pas ce jeune artiste en pouce, il faut aller l'applaudir encore une fois. Une Fois du côté de la coopérative de mai le 4 octobre, ou alors du côté de Vichy où il fera la première partie de Dionysos, ça sera le 17 octobre au centre culturel Valérie Larbeau, donc à Vichy. Voilà Zach Laft, on l'écoute tout de suite. Et puis après, une autre petite nouveauté française qu'on aime bien d'un groupe qui s'appelle Yeti Lane, et après, ça sera l'heure de dire ciao à la semaine prochaine. Voilà Zach Laft, tout de suite, apologies, song. J-Song. S'appelle The Last Memories of My Whole House, disponible donc chez Wagram depuis fin août et en concert, je le répète encore une fois, le 4 octobre à la coopérative de mai et le 17 octobre au Centre culturel Valérie Larbeau à Vichy avec Dionysos comme tête d'affiche. On va se retrouver la semaine prochaine sur le 494, 18h-20h, Sébastien. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous allez retrouver la scène française dans quelques minutes. La scène française,、eh、ben, on va se quitter justement avec un trio parisien qui évolue sous le nom de Yeti Lane. Certains les reconnaîtront peut-être de leur formation d'avant, Yeti Lane, à l'époque où ils évoluaient sous le nom de Cyan et Ben. C'était sur le fameux label Goom Disc. En tout cas, ce trio parisien vient de sortir un premier album. Euh, la particularité d'être signé en Angleterre et en France. En France, c'est sorti chez Abeille Musique et c'est disponible depuis、euh, quelques jours. Et pour les Anglais qui nous écoutent via le podcast, il faudra qu'ils attendent janvier 2010. Voilà, tiens, pour une fois, c'est eux qui vont attendre. Yeti Line tout de suite dans la Bell e Rock et je vous retrouve la semaine prochaine, 18h, 2 0 h sur le 894. Soyez sages, mais、euh, pas trop comme d'habitude.